Wan Qibla présente le cœur en action, madaridus salikin. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu wa nasta'inuhu wa wa ta'ala min anfusina wa min man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa illa Allah la Muhammadan sallallahu wa sallam alaykum ta'ala Islam bienvenue donc à une nouvelle séance de notre étude de madarij as-salikin on bien le sentier des itinérants Les actions du cœur avec ce, cet ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Et toujours on rappelle qu'on est en train de traiter de ce grand chapitre et de ce grand aspect de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'adoration en général qui s'appelle On parlait de at tawbah le repentir. C'est quoi la définition du repentir Qui pourrait nous faire un rappel bref, incha'Allah, comme ça s'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, pour qu'elles puissent être mise en contexte, incha'Allah ta'ala. Quelle est la définition du repentir C'est quoi le repentir C'est quoi Al-Tawbah Revenir vers Allah Azza wa On espère que ce n'est pas la seule personne qui se rappelle de ce que c'est la définition de Al-Tawbah. Tawbah, le repentir, c'est revenir vers le droit chemin. Quand on était, si la personne était sur le mauvais chemin, lorsque la personne... Elle décide à un certain moment donné de sa vie de revenir vers Allah Azza c'est ce qu'on appelle faire le repentir ou bien faire attawba. Pour que le repentir soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit qu'il y avait trois conditions majeures qui pourraient nous rappeler ces trois conditions. Pour que l' tauba soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi les trois conditions principales? avoir honte, avoir honte, se sentir gêné, regretter, pour être plus précis, un nèdam, donc avoir des remords, avoir du regret envers le mal, bien le péché, la désobéissance que la personne avait commise. Qu'est-ce qu'on a aussi Deuxième condition arrêter, arrêter, cesser tout de suite. Donc, si la personne continue de par ses actions à faire les mauvaises œuvres, À suivre le mauvais chemin, on ne peut pas dire que cette personne elle est revenue vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on avait comme troisième condition De ne plus vouloir, ne plus vouloir... sincérité, donc ça, ça, ça rentre avec le regret, donc on peut ajouter ça comme condition. Mais plus particulièrement, c'est la volonté, la détermination de ne plus revenir vers cette mauvaise action ou bien vers ce, euh, ce péché que la personne, elle, commettait avant cela. On avait ajouté aussi qu'il y avait parfois une quatrième condition qui pourrait être nécessaire, qui est de réparer les dégâts ou bien restituer le droit à autrui s'il y en avait, si le mal qu'on avait fait était relié non seulement au droit d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais aussi au droit des créatures et des autres. La dernière fois, on parlait un peu de la vérité du repentir. C'est quoi le sens véritable du repentir Qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous donne une indication que notre repentir est réel, n'est pas un semblant de repentir. Et on avait mentionné ici, juste pour faire un rappel très bref, inshallah avant de compléter avec le troisième point euh, sur lequel on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on avait dit la première chose, Ta'zimul jinaya c'est que la personne reconnaisse la gravité de ce qu'elle a commise. Vous comprenez La gravité de ce que J'ai commis, on avait donné des exemples la fois dernière, l'exemple par exemple, l'exemple par exemple, l'exemple entre autres d'une personne qui perdrait 10 sous de sa poche. Aujourd'hui j'ai perdu 10 sous, je n'arrive pas à retrouver mes 10 sous. Est-ce que mon sentiment va être le même que si à la fin de la journée j'avais un billet de 100 dollars que j'ai perdu, je ne le trouve plus Pour 10 sous, je ne pense pas qu'il va y avoir des personnes qui vont être grandement attristées d'avoir perdu 10 sous. Vous comprenez Pour 100 dollars, je ne pense pas qu'il va y avoir des personnes qui vont dire ⁇ Oh, c'est pas grave ⁇ Tu vas ressentir même, ne serait-ce que pour quelques secondes, certains. Sentiment, Pas nécessairement de regret, parce que tu crois en le qadar, qadarallahu wa mashah mais tu vas être attristé quand même. Ça représente un certain effort de ta vie, que ce soit lors de ton emploi ou autre chose. Ici, si c'est la même chose. Si quelqu'un va dire, moi je dois faire le repentir parce que j'ai désobéi à Allah Azza wa j'ai commis un péché. La gravité, ma perception de la gravité de ce que j'ai commis en tant que péché va avoir un effet sur ma tawbah. Si moi je considère que j'ai commis tel péché, ah, mais ce n'est pas vraiment grave, c'est un péché mineur, ça, ça passe, ça arrive. On avait dit que entre autres, on doit se rappeler que notre péché, on doit le percevoir aussi comme étant une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Désobéir à l'ordre d'un bénévole. Si par exemple il y avait ici à un bénévole qui va vous dire à l'entrée euh, « S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, veuillez remplir les premiers rangs avant d'aller vers l'arrière. » Et qu'il y a quelqu'un qui va laisser deux rangs vides et qui va aller au quatrième. Cette personne-là vient de désobéir à l'ordre en tant que tel. est-ce que tu vas considérer ça comme étant très grave tu désobéi à l'ordre d'un bénévole à la halaqa. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu vas dire, j'ai commis quelque chose de très grave, je suis inquiet des conséquences. Peut-être que non. Maintenant, si c'était un policier qui t'avait donné un ordre et que tu n'as pas suivi les ordres, est-ce que tu vas être ici un peu plus inquiet des conséquences Probablement que Oui. Affoel? Exactement, parce que il va avoir des conséquences. Tu peux les voir. C'est pas comme le bénévole ici, il va dire ah oui, mais quand même. Le policier, habituellement, les gens dès qu'ils voient truc derrière eux, lorsqu'ils sont en train de conduire, il va dire est-ce que c'est moi Qu'est-ce que, qu que j'ai fait de mal Est Ce qui va m'arrêter Alors, c'est pas un crime. La pire, c'est que tu vas avoir une infraction. Le plus que l'autorité, la perception que nous, env que nous avons envers l'autorité à laquelle nous avons désobéi, le plus aussi que notre perception envers la punition qui pourrait nous attendre, le plus qu'on va être inquiet et craindre les conséquences. Alors qu'en est-il de celui qui sait qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers, et que la conséquence pourrait être très lourde si Allah azza wa Jalla ne nous pardonne pas comprenez C'est ça ce qu'on appelle... C'est un indice qui nous donne une idée sur est-ce que notre taouba est véridique, est-ce que notre repentir est véridique ou bien ce n'est pas le cas. Donc, ça c'était juste un bref rappel. Un autre point qu'on avait mentionné, remettre en question notre taouba, notre repentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous garantit que notre repentir a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala Est-ce que nous avons une garantie Non, il n'y a, a, a pas de garantie. On va le savoir le jour dernier. Il y a des indices. Les savants, ils disent, parmi les indices que Allah a accepté ta taouba, c'est que tu es plus à l'aise à suivre le droit chemin, à faire les bonnes œuvres, à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton temps est rempli de bonnes œuvres, de bonnes actions, de salat, de zikr, de Qur'an, et ainsi de suite. Ça, c'est un indice, inshallah que ta taouba, elle est acceptée. Mais ce n'est pas ce n'est rien de définitif c'est pour ça on appelle ça ittiham wa pour ne pas trop se mettre en ligne en et comme on dit ah ma tauba est accepté خلاص ça ça fait partie du passé non peut-être que, peut que Allah peut-être que Allah Azza wa Jalla n'a pas accepté ma tauba parce qu'il y avait certaines failles dans ma tauba peut-être que notre comme notre frère il a mentionné tout à l'heure peut-être que l'intention n'était pas bonne on va donner un exemple L'intention dans la tawbah, ainsi que le prophète nous a dit al-ahmal toutes les actions en islam, elles ne sont acceptées par Allah Azza wa qu'avec la bonne intention. Si on donne l'exemple de at tawbah, du repentir quelqu'un qui jouait au, au jeu du hasard, est-ce que c'est halal ou c'est haram le jeu du hasard ça veut dire tu vas mettre de l'argent pour, ah peut-être je vais gagner plus peut-être je vais aller au ca -ca casino, ou je, je vais jouer par exemple avec des cartes en mettant de l'argent est-ce de... que ça c'est halal ou c'est haram Haram, verkligen haram. C'est indiskutable. Meissir, ça s'appelle Meissir. Allah Azza wa jalla, interdit. Si quelqu'un, il jouait à ce genre de jeu. Il participait à ce genre d'activité. Et qu'un jour, réalise qu'il est en train de perdre de l'argent. Il ne reste plus rien. Toute sa richesse est partie à cause de ce genre d'activité et qui va dire, moi je vais faire la tawbah, je vais faire le repentir. Astaghfirullah wa tawbullah, je reviens vers Allah Azza Si la seule intention, la seule motivation qu'il a poussé à faire la tawbah, qu'il a poussé à faire le repentir, c'était le fait qu'il réalise qu'il est perdant financièrement, qu'il est dans le trouble, comme on dit, à cause de ce genre d'activité, peut-être que sa tawbah n'est pas véridique. Peut-être que sa tawbah, elle est... Incomplète, elle n'est pas complètement pour Allah subhanahu wa taala, parce que le risque ici, c'est que le lendemain, quelque temps après, si la richesse elle revient et qu'il se sent tenté de refaire la même expérience, ça se pourrait qu'il va la refaire, parce que l'intention n'était pas purement pour Allah subhanahu wa taala. Donc parmi les points. Qui nous prouve est-ce que notre taouba elle est véridique pour Allah subhanahu wa taala ou bien qu'elle ne l'est pas c'est ou tauba de toujours remettre en question notre tauba ce qui nous explique entre autres pourquoi est-ce que le prophète sallallahu wasallam il nous a demandé de faire quoi retour au premier cours sur la tauba qu'est-ce que le prophète sallallahu nous a demandé de faire quotidiennement de faire la tauba parce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam moi-même lui-même alayhi wa il fait le repentir plus de 70 fois par jour et parfois centaines de fois par jour alayhi salatu wa sallam. oui est-ce que ça veut dire de revenir sur anciennes ça c'est une nouvelle tauba oui, ta on va parler plus tard ou taala on va parler plus tard ou subhanahu wa taala sur la question de C'est quoi « Tawba al-Nasouh » On va parler de ça plus tard en détail, Inch'Allah. « Tawba al-Nasouh » c'est lorsque on fait une « Tawba » qui est globale. Sur les imperfections que nous connaissons et les imperfections que nous ne connaissons pas. Lorsque j'ai un regret global, que je sais que dans ma vie je suis imparfait, qu'il y a beaucoup de choses à changer, ainsi de suite comme il nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma alim tu, minhu wa ma alam tu demandes à Allah de te pardonner les péchés que tu connais et les péchés que tu ne connais pas que Allah te pardonne tout ça c'est le regret qui est global et après ça d'être déterminé que dans l'avenir tu vas faire de ton mieux pour être le meilleur croyant la meilleure personne possible c'est clair ouais. alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh on appelle ça tadjidu attawba de renouveler ma tauba comme il nous a appris le prophète sallalahu alayhi wa sallam à faire c'est parce que entre autres je doute de la véracité ou bien de l'authenticité de la sincérité de ma tauba je dois toujours faire la tauba et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Que Nous donnons des exemples ici de la tauba qui pourrait ne pas être valide, qui pourrait ne pas être acceptée par Allah subhanahu wa taala. La tauba de ceux qui ont des besoins, c'est c'est quoi la tauba de ceux qui ont des besoins, qui pourraient nous détecter, si nous donnait un exemple. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? La tauba, le repentir de celui qui est dans le besoin, ça serait quoi? Réussir son examen. barakallahu fi. Quelqu'un il veut réussir. J'ai un examen difficile et crucial cette semaine, ce mois. Je ne suis pas bien préparé et la seule chose qui me reste c'est que Allah Azawajalla il m'aide. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais faire la tawba pour que Allah il m'aide. C'est comme si c'est une tauba, c'est bien comme comme point, comme cause comme occasion, comme opportunité de faire taouba, c'est bien. Pas, il ne faut, faut, faut pas comprendre le contraire ici. Il ne faut pas mal comprendre ce qu'on est en train de dire ou bien ce que le savant, imam Ibn Qaim, il est en train de dire. Ça, ça n'implique pas que tu vas dire « Ah non, je ne vais pas faire la taouba parce que cette taouba, c'est juste pour l'examen. » Non. Tu vas prendre ça comme opportunité de faire la taouba, mais de faire la vraie taouba. De renouveler ton intention pour la faire, pour la bonne chose. C'est la même chose pour n'importe quelle bonne œuvre. Si quelqu'un ici nous fait un appel... On a besoin d'avoir des dons pour des personnes qui sont des orphelins, pour des orphelins par exemple, ou bien des personnes qui sont dans des situations de pauvreté ou autre chose. Alors, il y a quelqu'un qui va faire sortir un grand montant de sa poche et qui va dire « Je vais faire un don maintenant pour que tout le monde ici voit que moi je suis quelqu'un qui est généreux et que moi je fais les bonnes œuvres. » Et que après ça, il va dire « Non, astagfirullah, ça c'est pas la bonne intention. » Est-ce que pour autant tu dois arrêter et ne pas faire la sadaqah? Non. C'est quoi la solution ici? Tu arrêtes, un petit moment, tu renouvelles ton intention, tu corriges ton intention pour qu'elle soit pour Allah, pas pour les gens. Après ça, tu vas faire ton dent quand même. C'est clair? Donc il ne faut jamais délaisser une bonne œuvre à cause que j'ai la mauvaise intention. Non, j'arrête, je corrige l'intention, après ça, je... Continue. La même chose ici, quand on dit que mon intention pourrait ne pas être bonne dans ma tawbah, c'est quoi la solution Ce, ce n'est pas de ne pas faire tawbah, c'est tout simplement de revoir mon intention pour qu'elle soit, pour Allah subhanahu wa ta'ala. La tawbah de ceux qui veulent garder leur statut auprès des gens. Parce que les gens commencent à mal me percevoir parce que je fais quelque chose de mauvais et moi je veux garder moi mon statut auprès des, des, des, des, des personnes ou bien des autres donc je vais faire la tawbah la même chose peut-être elle n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala elle n'est pas acceptée ou ou bien quelqu'un va faire la tawbah parce que le péché que cette personne-là elle commettait ça prend trop d'efforts ça prend trop de travail j'ai plus de temps pour ça Je faire la tawbah. Vous comprenez Même chose. Ce n'est pas la bonne intention. Fio, il faut vérifier notre intention pour qu'elle soit en fait notre tawbah par amour et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on devrait faire notre tawbah et revenir vers Allah azza wa ta'ala. Parce que si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de cette question-là. Entre autres, on avait dit la tawbah des gens, de nos jours, c'est très populaire. La tawbah parmi les formes populaires de taouba de nos jours, c'est la taouba populaire. Parmi les formes populaires, c'est la taouba populaire. C'est quoi la taouba populaire qui pourrait nous le rappeler la dernière fois on avait parlé de ça Une photo, photo hajj, okay, ça ça serait Ok, ça c'est un autre exemple qu'on avait donné. Ça c'est plus le statut, pour garder ton statut. Mais, de nos jours, ça serait faire la taouba parce que tout le monde fait la taouba. Les gens ne vont pas appeler ça faire la taouba, mais les gens de nos jours, ils appellent ça devenir pratiquant. Je vais commencer à je vais devenir un musulman pratiquant à partir de maintenant. Pourquoi Parce que tout le monde autour de moi est devenu pratiquant. Ça c'est pas la bonne intention. Tu dois le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que si tu le fais pour suivre d'autres personnes, pour suivre ton entourage, si un jour ton entourage, les personnes que tu suivais vont faire un pas vers l'arrière, tu vas faire la même chose. Comprenez C'est pour ça, Imam Ali Karahimahullah, il a dit que nul ne devrait mettre sa religion, ou bien nul ne devrait relier sa religion à autrui. Tu ne dois pas prendre ta foi et la relier à telle personne. Ah, parce que cette personne-là, c'est un bon modèle pour moi. Je vais relier ma foi à cette personne. Alors, in asan, in asan, in Si cette personne va faire le bien, je vais faire le bien. Mais le problème, c'est que si la personne va faire le mal, qu'est-ce que je vais faire, moi Je vais faire le mal. Donc, ma religion doit être, ma foi doit être avant tout entre moi et entre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après cela, bien sûr, il n'y a pas de mal à trouver de bons exemples, des modèles à suivre tant qu'ils sont en train de faire le bien. Si la personne cesse de devenir un vrai modèle, il n'y a personne qui est un modèle pour nous pour l'éternité en passant il n'y a personne sur cette terre que tu ne devrais prendre comme exemple et comme modèle pour l'éternité les seules personnes qu'on prend comme modèle pour l'éternité c'est qui c'est les prophètes et après les prophètes on a comme exemple aussi tous les musulmans pieux qui sont morts tous musulmans tous croyants qui était connu comme étant un exemple dans la foi, dans sa pratique, et ainsi de suite, qui est mort, on peut le prendre comme exemple. Pourquoi? Pourquoi la différence entre un mort et un vivant? Il ne peut pas changer. Le registre est fermé. Le livre est fermé. Si l'histoire nous a dit que cette personne, on ne connaît de sa vie que du bien, cette personne, elle peut nous servir comme modèle secondaire, bien sûr, après le prophète, mais quelqu'un qui est vivant, il ne faudrait jamais le prendre comme exemple pour l'éternité, parce que tu ne sais pas, les gens changent, et la foi, elle change, elle monte et elle diminue. Celui qui est le meilleur exemple aujourd'hui pourrait devenir la pire personne le lendemain, et le contraire est aussi vrai, est aussi vrai. fa la tauba al maqboola la sahiha elle a des signes on a déjà parlé de ça donc on va pas le inshallah subhanahu wa ta'ala troisième point c sur la vérité de la tauba et ici, écoutez bien parce que ça c'est un peu précis ça demande de la concentration inshallah ta'ala parmi les points qui font en sorte que la tauba elle une tauba qui est réelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala al ghayra lillah ta'ala عند مخالفه الناس لاوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر c'est presque inexistant A cause du phénomène fait enfin, un rappel inchallah ta'ala phénomène qu'on avait déjà mentionné la dernière fois qui est le phénomène de la naturalisation des des péchés et de, la, et de la désobéissance ou bien comme notre frère il a mentionné la dernière fois la banalisation des péchés et des mauvaises œuvres. qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim il y a des signes qui nous indiquent que notre taouba elle est véridique auprès d'Allah al-ghayratu Al lillah al-ghayra ça veut dire dans la langue arabe la jalousie Mais pas la jalousie quand on dit ça veut dire telle personne elle est jalouse de l'autre personne, c'est un sens qui est plus général. Est ce que vous aime, est ce que vous accepteriez? Est-ce que vous allez apprécier si, même si vous n'avez pas des enfants actuellement, imaginez si vous aviez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, si votre jeune frère, votre jeune sœur, peu importe. Personne qui est plus jeune que vous et qui était dépendante pour, de, de vous pendant des années. Vous avez tellement sacrifié pour cette personne. Vous avez tout fait pour que cette personne-là soit bien instruite, qu'elle soit en santé, qu'elle soit pleine de sagesse, d'un bon comportement et ainsi de suite. Qu'elle réussisse sa vie. Est-ce que vous aimeriez ça, qu'après tout cet effort pendant des années Que la personne vient tout gâcher et qu'elle va commencer à faire les, les, les pires des choses dans sa vie et d'être le, le pire exemple est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter ça pourquoi malgré que normalement toi tu as fait ton devoir ton devoir tu l'as fait Vous comprenez si moi j'ai fait mon devoir envers mes enfants par exemple fois que mes enfants vont grandir et qu'ils vont devenir indépendants Ce n'est pas moi qui vais répondre de leurs actions, tout comme ce n'est pas eux qui vont répondre de mes actions. Chacun va retrouver Allah subhanahu wa seul. Chacun est responsable de ses propres œuvres. Mais là, est-ce que, est -ce que cette non-responsabilité va faire pour autant que moi je veux dire, peu importe, ça m'est égal. Ou bien tu vas avoir un certain sentiment à l'intérieur de te dire, mais quel gâchis, c'est difficile d'accepter ça. Ça me fait mal au cœur, de voir tout cet investissement donner ce résultat qui est contraire c'est ça ce qu'on appelle al-raïra c'est la jalousie dans un autre sens ça veut dire je me sens mal c'est quelque chose qui me concerne it's my business même si je ne suis pas responsable mais ça me touche là ça nous parle lorsqu'on parle de la tawbah lorsqu'on voit d'autres personnes Qui, désobéissance, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit nous interpeller. Je ne suis pas responsable de leurs actions. Mais ça doit quand même m'interpeller. Un beau parc à l'extérieur, et vous voyez une personne qui passe chaque jour et qui jette des ordures et des déchets comme ça, à droite et à gauche. Est-ce que ça va vous interpeller ou non Oui, même si... Tu n'es pas responsable. Le parc ne t'appartient pas, tu n'es pas responsable financièrement de sa maintenance. Et de deux, ce n'est pas toi qui fais le mal. Mais malgré cela, il y a quelque chose dans ton cœur, si tu as un peu de conscience, qui va te dire que difficile d'accepter une telle situation. C'est exactement ce qui nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici. Pourquoi est-ce qu'on a parlé Qui pourrait nous faire le lien ici Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire un rappel sur la question de la naturalisation des, des péchés Ou bien la banalisation des péchés. C'est quoi le lien entre ça et entre ce qu'on vient de mentionner ici Lorsqu'on banalise des péchés, qu'est-ce que ça fait en sorte Lorsqu'un péché pour moi, à l'intérieur de mon cœur, je ne le perçois plus comme étant quelque chose de grave, quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais voir d'autres personnes désobéir à Allah Rien du tout. Pas de mes affaires. Comme plusieurs vont dire. Ce pas de mes affaires, c'est un signe que ma foi, elle est en crise. Pas seulement qu'elle est incomplète, elle est en crise. D'où est-ce qu'on l'a ramené? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, authentique Tout celui parmi vous qui voit un mal, il devrait le blâmer. Blâmer le le blâmable et changer le mal avec sa main dit le prophète alayhi wa sallam il dit s'il est incapable ça serait avec sa langue ses paroles ses mots si je suis incapable je change avec quoi il dit le prophète alayhi wa avec ton cœur. et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de niveau de iman de foi moindre que ça Ça veut dire, tu ne peux pas dire que moi je change pas avec mon cœur, je descends encore plus profond. Il y a pas, il y a pas de iman plus bas que ça. C'est ça ce qu'on appelle al maharim Allah azza wa Tu ne peux pas dire ah les gens désobéissent à Allah, c'est pas de mes affaires. Tu ne peux pas être un croyant, un vrai croyant qui aime Allah azza wa et qui ne fait pas de distinction entre si la personne A va faire salat maintenant. Ou bien si la personne a va commettre un péché majeur au même moment. Si tu dis ça m'est égal, c'est pas, pas moi, moi je fais mes propres œuvres, tu as un problème avec ton im. Comprenez? Ça doit m'interpeller. Quand on dit ça doit m'interpeller, ça ne veut pas dire je dois devenir fou. Je dois porter le fardeau de tout le monde. Même si au début de sa vie, le prophète lui-même, ça lui faisait tellement de mal de voir qu'il qu y ait des personnes qui ne le suivaient pas, malgré qu'il faisait de son mieux. Et qu'il sait qu'il est le messager d'Allah qui qu'il n'est pas responsable de eux. Et c'est après ça que Allah Azza wa Zéh lui a dit Dans notre verset, Que ton inquiétude Le mal que tu ressens ne doit, ne doit pas dépasser un certain seuil, c'est Allah Azza wa qui guide et qui égare, subhanahu wa ta'ala. Mais je ne peux pas me dire de rester indifférent. Parce que si je reste indifférent, je n'ai plus de rôle à jouer au sein de la société. Je n'ai plus de rôle à jouer dans la promotion de ma foi et de ma religion et du message d'Allah Azza wa Et là, comme on a dit, dans la vie, est-ce qu'il y a un point mort Dans la vie, est-ce qu'il y a un point neutre dans le mouvement de la vie Est-ce que la vie s'arrête quelque part, la dynamique de la vie s'arrête quelque part Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une journée lors de laquelle, quand vous mettez les nouvelles, vous allez allumer la télé, ils vont vous dire, il n'y a vraiment rien d'important qui s'est passé aujourd'hui. À part il y a des gens qui, euh, qui ont glissé sur, euh, je sais pas moi, le trottoir dehors, qui se sont fait casser, casser le pied, autre chose, mais il n'y a vraiment rien d'important. Ou bien est-ce qu'à chaque jour, la vie, elle est en mouvement, c'est la dynamique. Certains qui avancent, d'autres qui reculent et l'histoire s'écrit en permanence. Ça c'est la réalité de la vie comme Allah Azza wa il a écrit. Alors si moi je vais dire que lorsque d'autres désobéissent à Allah Azza wa ce n'est pas de mes affaires, devinez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Écoutez bien cela, si je dis que, si moi je crois que lorsque d'autres désobéissent à Allah Azza wa ou bien ne lui obéissent pas, ce n'est pas de mes affaires, j'en suis indifférent. En même temps, il y a d'autres qui sont en train de se dire que si moi, j'obéis à Allah Azza wa Jal, c'est de leurs affaires et ça les gêne. Donc si moi, je n'avance pas, d'autres sont en train d'avancer à mes détriments et à me pousser vers, vers l'arrière. Pour revenir à un exemple bien individuel, bien précis, l'un des salafs, l'un des pieux ancêtres, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, « J'aurais aimé pouvoir souhaiter que tout le monde fasse de la médisance contre moi. » Al-riba. On a parlé l'autre fois de la médisance. Est-ce que quelqu'un ici aime que d'autres personnes fassent l'al-riba la, la, à propos de vous Que d'autres personnes parlent du mal de vous maintenant Est-ce que vous aimeriez ça être dans la halaqa alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vous critiquer, de vous insulter en votre absence Est-ce que quelqu'un aime ça ici Non, parce que ça nous fait du mal. Ce savant, il a dit, j'aurais souhaité ou bien j'aurais aimé pouvoir souhaiter que des gens ou bien que tout le monde fasse la médisance contre moi. Pourquoi selon vous Pour prendre leurs bonnes œuvres. Leur Hassanet, comme ça ils vont me donner leur bonne œuvre. Donc ça c'est le premier regard précis et profond que ce savant, il avait. Parce que là, il va devenir gagnant. Sauf qu'il a un deuxième regard plus profond. Il dit, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas souhaiter que les gens fassent la médisance contre moi. Pourquoi Allez, qui peut nous trouver la, la, la, la, la deuxième partie de la réponse parce que je n'aimerais pas qu'Allah Azza wa qu'on lui désobéisse. Vous comprenez Si ce n'était pas, si pas ce point qui l'empêchait, il n'aime pas que des gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait dit « Allah fait en sorte que tout le monde fasse al-riba contre moi, que je vais être content à chaque fois qu'il va y avoir des gens qui vont faire al-riba parce que je prends leur hasanat, je prends leurs bonnes œuvres. » Vous comprenez ici Ça c'est ce qu'on appelle « al-gayrat Allah. ala » Måharimillahi subhanahu wa ta'ala D'avoir Certaines jalousies De se sentir interpellé D'être impliqué dans la question De l'obéissance D'Allah subhanahu wa ta'ala Wa adamil a'tidari Anhum bil qadar Et de ne pas donner aux autres Des excuses qui sont fondées Sur al qadar, écoutez bien cela okay? Là on va, trouver, on va entrer Sur un terrain comme ils disent un terrain qui est glissant, les plus slopes Bien vous concentrer, inshallah parce qu'il y a plusieurs angles ici. C'est pas mal précis, c'est pas mal nuancé et difficile comme question. Mais comme on a dit, on est en train de parler ici des actions du cœur. C'est là qu'on est en train de faire des opérations, de la chirurgie, de voir les détails. De ne pas trouver à celui qui désobéit à Allah, de ne pas lui trouver des excuses fondées sur le Qadar, fondées sur le destin il a désobéi à Allah mais qu'est-ce qu'il y peut lui c'est pas de sa faute s'il a fait le mal ce n'est pas de sa faute parce que c'était déjà écrit tel est un voleur mais qu'est-ce qu'on y peut il a grandi dans une famille qui est pauvre il n'a pas eu des chances égales que d'autres personnes de pouvoir avancer et faire carrière et ainsi de suite c'est pour ça que cette personne là c'est un c'est un voleur c'est ce qu'on appelle essayer de trouver des excuses à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et je ne veux pas ici je ne veux pas entre guillemets excusez moi je ne veux pas ternir le cours ok on ne veut pas sortir on veut, on, veut, on veut rester avec la question des cœurs inshallah ta'ala Mais on a entendu il y a de cela quelques semaines le très bizarre, la très bizarre question de la, septième, la fameuse septième victime. Le criminel qu'on veut transformer en une victime. Parce que si on pense comme ça, tout le monde est une victime. Même Shaitan, même Iblis lui-même, c'est une victime. Si on pense de cette façon, même Pharaon va être une victime. va dire Pharaon mais... Vous comprenez Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité de faire des choix dans la vie des choix qui sont responsables toute personne en islam toute personne qui est بليرون, personne qui a atteint l'âge de puberté ça veut dire qui a l'âge maintenant de faire des décisions qui sont responsables toute personne qui est عاقلون, qui est sain d'esprit un universitaire qui était distingué dans ses études ne peut être que Saint il peut penser aux conséquences, il peut penser aux actions que je suis en train de faire. Toute personne qui n'est pas moukrah, qui n'est pas sous la contrainte, la contrainte ça veut dire que quelqu'un est en train de te forcer à poser quelque chose, et même la contrainte en passant ce n'est pas une excuse pour toute chose en islam. Est-ce qu'en islam si quelqu'un te force à faire du mal à une autre personne, est-ce que tu as le droit de le faire Non. Parce que le bien-être de l'autre personne n'est pas moins important que moi bien-être à moi. Vous comprenez Si quelqu'un me menace, même par la force, de faire du mal à autrui, je suis responsable de l'action. Moi et celui qui m'a forcé. Je ne peux pas dire à la victime, excuse-moi, mais on m'a forcé. Parce que ça doit s'arrêter quelque part, ça doit s'arrêter à moi, je dois être patient. Si c'est la seule solution, si c'est moi qui va devoir être le sacrifice, je vais être le sacrifice. Mais je ne peux pas dire, ah, je vais être moi, pour être moi en paix, je vais jeter la balle sur une autre personne. Comprenez, ad-darura. Et toute personne qui est en connaissance de cause, qui sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est le bien ou bien le mal, elle devient responsable auprès d'Allah subhanahu wa taala. Sinon, on va tous avoir des excuses. Comme on a dit, on a déjà donné des exemples sur ça. Les gens qui agissent de par la corruption, des gens qui font telle chose, tout le monde essaie de trouver des des excuses pour justifier ses mauvaises œuvres. Mais Lorsqu'on fait la tawba, et parmi une composante importante qui nous prouve que la taouba, elle est véridique, elle est pour Allah, subhanahu wa taala, c'est d'avoir ce sentiment-là de savoir que tout celui qui a désobéi à Allah, il a désobéi à Allah, et il est responsable, ou bien elle est responsable, ou bien je suis responsable de mon péché et de mon erreur. On ne va pas dire, ah, pas lui le responsable. C'est qui le responsable C'est qui le responsable alors On est en train indirectement de dire que c'est Allah Azza qui est injuste envers cette personne. Ta'ala Allahu an Là où il faut nuancer par contre, là c'est autre chose. Okay? Là on va tourner. Là-bas, et commencée à regarder sous un autre angle. Pour des péchés qui sont normaux. Des péchés, ça veut dire un péché qui est entre la personne et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Pas quelqu'un qui a fait du mal à autrui. Est-ce qu'une personne, est-ce que notre frère, bien une sœur, qui commet des péchés, est-ce qu'on doit la détester cette personne Est-ce qu'on doit se dire, elle fait le mal, elle désobéit à Allah, elle est responsable et bien fait pour elle Est-ce qu'on doit penser comme ça Non. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait le compagnon qui buvait toujours de l'alcool, et qu'on le ramenait toujours chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui était toujours punis, certains des sahabas, des compagnies ont commencé à le maudire. Alors le prophète sallallahu al-asimil a dit, ne soyez pas les assistants de al shaytan contre votre frère. Et les ulamas ils disent, les savants ils disent irhamou ahl al-bala wa al -afiyah. soyez miséricordieux envers les personnes qui sont éprouvées ça veut dire éprouvées par, par des péchés. Et demandez à Allah qu'il vous épargne de ce mal Il y a une différence entre eux, comme on l'a dit. Donner des excuses à la personne, pas grave, il désobéit à Allah, mais tu sais, c'est parce que sa situation, et ainsi de suite. Et entre eux, essayer de te mettre à sa place. Dans ce deuxième cas, tu vas te mettre à la place de la personne, tu dis, Alhamdoulilah, Allah ne m'a pas éprouvé par la même circonstance, et j'espère pour cette personne que Allah wa il la guide. Je ne veux pas, encore une fois, qu'elle continue sur le même chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Je veux du bien pour cette personne. C'est ça la distinction ici qui est à faire. C'est qu'à chaque fois qu'on voit une personne qui est éloignée d'Allah azza wa jall, la personne, oui, entre elle et entre Allah, elle est responsable de son action, mais il ne faudrait pas dire, oh, elle le mérite. Je ne suis pas comme elle. Non faudrait penser ici à deux choses, que peut-être moi, demain je vais être comme cette personne ou bien encore pire. Et la deuxième chose aussi, c'est que peut-être que cette personne, elle a besoin d'aide. Peut-être qu'Allah, il lui a écrit qu'elle va être guidée ainsi de suite, toujours espérer le bien pour l'autre personne. C'est pour ça qu'on a dit tu n'aimes pas que les gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu n'aimes pas la désobéissance en tant que telle tu aimes que les gens obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala tout comme Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'obéissance inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin subhanahu Allah azza wa il aime les croyants Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font inna Allah yuhibbu al-muhsinin ceux qui font ceux qui sont des bienfaisants et ainsi de suite est-ce que ce point est clair est-ce que c'est clair je sais que c'est un peu complexe comme question mais on a essayé de la simplifier est-ce qu'il y a des questions sur ce point <coughs> là on va donner là, on, va, on va oublier les autres maintenant on va revenir à nous-mêmes on va revenir à nous-mêmes Souvent maintenant c'est entre nous, notre nefs, notre propre nefs, ainsi que le shaitan. Là on va essayer de se trouver des excuses pour nous. Pourquoi est-ce qu'on désobéit à Allah? Et le number one excuse, c'est le. On a dit tout à l'heure le shaitan et le l'excuse que les gens vont utiliser, c'est quoi? Kadar, le destin. Quelqu'un dans sa tête, il est en train de se dire « Oui, j'ai fait le mal, mais bon, Allah, il a écrit que... »« Moi, je vais faire le mal. »« Ça, c'est une réponse que le shaitan t'a soufflé. »« Tu as écrit comme ça une réponse. » Pourquoi est-ce que ça, ça ne fait pas de sens De un, est-ce que tu aimerais ça que d'autres personnes utilisent la même excuse envers toi lorsqu'ils te font du mal à toi Quelqu'un qui te promet « Demain, Inch'Allah, à telle heure, je vais venir et je vais faire telle chose. Je te ramène ton argent ou bien je vais être là pour le travail ainsi de suite. » Ou bien ton propre employé. T as engagé quelqu'un et te dit « la... Je vais bien livrer la... le travail en tant que tel. Je suis quelqu'un professionnel. » Et là, il a fait un grand mensonge et il est en train de te prendre de tes propres droits. Et là, et... toi, ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. À un certain moment, tu vas dire « Too much ». Là, tu vas aller parler à personne, tu vas dire « « Mahada, qu'est-ce que tu fais ?» Imaginez si la personne va dire « Ah, c'est Allah qui a écrit, tu vois? c'est Allah qui a écrit que moi je ne veux pas être un bon employé. » Tu vois, C'est pas, j'y peux, peux rien. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui va accepter ça comme excuse Est-ce que, est que vous avez déjà accepté cette excuse dans votre vie ?« Ah, tu as raison, c'est vrai, Allah, il a écrit. »« Ah, pas grave. »« Allah, il a écrit que tu voles mon argent. » Allah, il a écrit que tu percutes, mon, noto dans le stationnement. Ah, oh, c'est vrai, c'était écrit dans le qadar. Pas grave, pas grave. Non. Donc, lorsque d'autres utilisent la même excuse envers nous, on ne va jamais accepter. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'accepterait quand ça vient de, de nous? Deuxième chose, est-ce qu'on va accepter la même est-ce qu'on va accepter la même excuse? Ou eh bien, est-ce qu'on va faire sortir la même excuse lorsque ce qu'on perd C'est notre dunya, pas notre religion. La fameuse vente de 50% sur cet article que vous vouliez acheter depuis longtemps, et là vous êtes parti en courant vers le centre d'achat ou bien le magasin ou autre chose, et à votre arrivée ils vous disent « le dernier article vient d'être vendu il y a de cela une minute ». Combien de personnes vont dire Qadarullah Afar c'était écrit dans le Qadar et combien de personnes vont dire Oh je ne suis pas sorti une minute à l'avance, je ne suis pas sorti cinq minutes à l'avance et j'aurais dû wakada wakada wakada. Lorsqu'il s'agit de la dunya, lorsqu'on perd notre dunya, peu de personnes ont recours au destin pour justifier la situation. Bien au contraire, la majorité des personnes vont être en colère contre le destin. Ce qui est grave en passant. Mais lorsqu'il s'agit de notre foi, là le shaitan il nous dit utiliser le destin comme excuse. Parce que le shaitan ne veut pas que toi tu changes, ne veut pas que tu te ressentes responsable de tes actions. Autre bien sûr excuse qui est utilisée, qui s'apparente qui un peu au qadar, c'est bien sûr le fameux shaitan. C'est à cause du shaitan. Starfiroz, c'est Shaitan qui m'a poussé à faire telle chose. On a dit la dernière fois, le Shaitan ne te pousse pas. Le shaitan ne peut pas te prendre et te forcer à désobéir à Allah C'est nous qui contrôlons nos propres actions. Oma kana liya aleikum min Sultanin, illa anda'outukum, fas tabtum. Shaitan on a dit la dernière fois, il fait tout simplement la publicité, la promotion de de la désobéissance dans l'Arzawajal. Il va te dire, entrez par cette porte moi je suis shaitan je vous invite à entrer ici si toi tu rentres c'est toi qui es responsable parce que le jour dernier shaitan c'est ce qu'il va dire il va dire j'avais point de contrôle sur vous sauf que je vous ai invité et vous avez accepté l'invitation shaitan il va dire ne me prenez pas comme cible prenez vous même comme cible c'est clair Wa la siyam ma pour finir avec ce point avant avant de passer inshallah ta'ala euh, au prochain point juste après inshallah azza wa jal wa la siyam انه يدخل في العذر c'est si on commence à trouver des excuses aux, aux personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala on va arriver à faire à donner des excuses à qui Qatalatul anbiya des gens qui ont tué des prophètes il y a des gens qui ont tué des prophètes dans les nations avant nous Stakbartum Fariqan kathabtum Fariqan Taqtulun Ceux qui ont tué des prophètes Ils vont dire Certains parmi eux vont dire Moi je n'étais que Un mercenaire On m'a payé pour le faire Vous comprenez On va commencer à donner des excuses A tout le monde Non Personne qui pose un geste Qui est volontaire Elle est responsable Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Nadfa'u lqadara Qadar. Là on arrive à un point très intéressant et qui est très serviable pour tous les aspects de notre vie. Et croyez-moi, s'il y a un pilier de la foi, il y a combien de piliers de la foi en passage pour faire un, un rappel des bases Quels sont ces six piliers de la foi de Première chose, l'iman Allah, croire en Allah. Donc ça c'est nos six grandes croyances en tant que musulmans. Donc là c'est pour revenir aux bases. On est en train de parler des, des, des choses très profondes. On revient un peu aux bases. Première chose c'est de croire en Allah. Qu'est-ce qu'on a aussi? Croire en les anges. Le malaïka, alayhi musallam. Après ça, al les livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 4. Al-Rusul, les messagers et les prophètes. Numéro 5, croire en le jour dernier. Et numéro 6, Le destin, al qada que tout écrit par Allah, à l'avance, que rien n'arrive dans cet univers, sauf avec la volonté d'Allah. La connaissance, le savoir d'Allah, ainsi que la volonté d'Allah, c'est ça les deux grands pôles de Al-Qaeda. S'il y a un pilier de la foi que les gens comprennent mal, malheureusement, alors que c'est un pilier crucial, ça change complètement ta vision de la vie. C'est bien l'imano bi al-qadar. Lorsque tu comprends bien l'imano bi al-qadar, la croyance en le destin, ta vision de la vie change complètement. Tu commences à voir la vie de façon qui est complètement différente. Quand on dit différente, c'est positif, pas étrange. C'est positif, c'est pour toi. Tu vas voir profond. Ça t'aide dans toutes tes décisions dans la vie, Oui al qadar et Al-Maktoub, c'est la même chose. Sauf que al maktob ce n'est pas vraiment l'afdun shar'i. Le, le mot le plus précis, c'est al qadar Maktoub, ça, c'est plus un mot culturel qui vient de Al-Kitab l'écriture, ce que Azza wa il a écrit. Donc, ça réfère à la même chose. Mais le prophète, salallahu alayhi wa sallam, l'a appelé al qadar le destin. C'est exactement la même chose. C'est quoi le destin Le destin, c'est qu'Allah, il a écrit toutes choses à l'avance. De un. Et que tout ce qui arrive dans cet univers ça n'arrive que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui se traduit ici petite phrase clé que vous pouvez toujours mettre ici à l'intérieur de votre tête ainsi qu'à l'intérieur de votre cœur. ça doit être un guide pour nous dans notre vie Al-Iman ou bil qadar croire en le qadar ça implique entre autres entre autres en une seule phrase que nul ne peut écrire ton avenir même la prochaine seconde À part Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne contrôle ton avenir. Même ce qui va arriver dans la prochaine minute, il n'y a personne qui le contrôle. Si les créatures des cieux et de la terre vont venir devant toi maintenant et vont te dire, écoute, on vient de se consulter tous. Les êtres humains, 7 milliards d'êtres humains, on vient de se consulter à propos de ton avenir, de ton sort. Pour demain, qu'est-ce qu'on va faire de toi demain Ce que ces personnes-là sont en train de te dire, c'est « Void, bâtilon ». Ça ne signifie rien. Parce que c'est de l'avenir et l'avenir nul ne le contrôle à part Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point important ici, bien sûr, on essaie de faire un résumé, inshallah avant d'avancer avec le point qui est relié à Al-Qadar. Parce que peut-être qu'il y a des personnes, qui... c'est peut-être la première fois qu'ils s'intéressent au Qadar ou bien qu'ils entendent des informations sur le Qadar, c'est important de bien comprendre, inshallah al qadar veut aussi dire, implique que les choix d'Allah ce que Allah Subhanahu Taala a écrit, est-ce que c'est écrit de façon aléatoire Est-ce que c'est, comment on dit, du nonsense Non. Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, il est le tout sage, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui arrive dans cet univers, il est écrit pour une sagesse, pour une raison qui est particulière comprenez Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un choix pour toi dans ta vie, toujours aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que la sagesse d'Allah azza wa ta'ala, on ne va pas toujours la découvrir tout de suite. Parfois, on va la découvrir peu de temps après. Parfois, on ne va jamais la découvrir. Elle est là, mais on ne va pas la, la comprendre jusqu'à notre mort et ainsi de suite. Autre point qui est relié au qadar, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala Il est juste. Et Allah Azza wa il n'est jamais injuste, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a dit lui-même, « Inni harramtu dhulma ala napsi wa ja'altuhu baynakou muharraman. » Allah Azza wa Jal interdit lui-même l'injustice. Allah a décrété que l'injustice lui est interdite à lui-même. Et de ce fait qu'elle est interdite entre nous. Donc lorsque tu vois que Allah Azza wa parce que ça c'est des questions qui reviennent beaucoup. Les gens vont dire, je connais telle personne. C'est une personne qui est tellement bonne. De par son comportement ou de par... Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas le chemin de la guider. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de chance dans sa vie, comme ils disent les gens. Ou bien sa vie ne va pas très bien, ainsi de suite. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que toi, tu as pu ouvrir le cœur des gens Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable d'ouvrir le cœur des autres? Le, le cœur. Ça veut dire, le cœur ici, la, la, la, la dimension abstraite profonde du cœur, pas le cœur, l'aspect physique du cœur. Ton âme. Est-ce que quelqu'un est capable de le faire? Non. Donc, il faut toujours, comme on dit, prendre nos jugements avec un grain de sel. Lorsque moi je dis que cette personne-là, c'est une bonne personne, c'est ce qui m'apparaît. Est-ce que moi je vis avec cette personne 24 heures sur 24 pour vérifier toutes les actions de la personne, toutes ses intentions et ainsi de suite Non. وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah, il sait et nous, on ne sait pas. Et Allah, Azza wa Jal, il dit وَعَسَا أَنْتُحِبُوا شَيْءًا وَهُوَا شَرُّوا لَكُمْ Parfois, on aime des choses qui ne sont pas la bonne chose pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Ça lui est jamais arrivé dans votre vie que vous vouliez tellement quelque chose et qu'après ça, vous aviez dit « Oh, finalement, ce n'était pas la bonne chose pour moi. » C'est arrivé à tout le monde. Il n'y a pas un être humain qui va oser. Si, si quelqu'un nous dit ici que ce n'est pas vrai, je vais vous dire. Vous n'êtes pas en train de dire la vérité. On est tous des êtres humains. et Il y a plein de choses qu'on aimerait tellement avoir. « Ça, c'est la meilleure chose pour moi. » Et avec le temps, on va dire « Mais ce n'était pas la bonne chose pour moi. » Et Allah, Azzawajal, il dit aussi « Wa'asa'an tuhibbu » souvent on n'aime pas quelque chose mais dans cette chose il y a beaucoup de bien pour nous Vous Comprenez? C'est pour ça qu'on fait toujours confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. il y a une raison, il y a une sagesse qui est derrière. Ça c'est dans le qadar d'Allah subhanahu Troisième chose Est-ce qu'on utilise le qadar comme excuse pour notre mal? On a répondu un peu à ça tout à l'heure, mais on va le reformuler d'une autre façon, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut utiliser le destin comme excuse pour notre mal, pour le mal qu'on fait Non. On ne peut pas l'utiliser. C'est clair, parce qu'on a dit tout à l'heure que toi, tu ne vas, vas pas accepter que d'autres personnes justifient leur mal envers toi avec le tada. Alors pourquoi est-ce que moi je vais accepter de l'utiliser comme excuse envers d'autres Umar radiAllahu ta'ala anhu Enfim, on lui a ramené quelqu'un Qui avait fait un mal Qui avait, avait Commit quelque chose qui méritait d'être D'être Puni tout de suite Lorsque Umar radiAllahu anhu était calife Alors La personne se pensant être intelligente Qu'est-ce qu'il a dit à Umar Il a dit a amir Tu ne peux pas me punir Il a dit pourquoi Il a dit parce que moi J'ai désobéi à Allah, c'est vrai, mais c'est par le qadar d'Allah. C'était écrit dans le destin que je vais désobéir à Allah. Omar radhiyallahu anhu il a dit pas de problème, mais moi aussi c'était écrit dans le qadar que je vais être puni par le qadar d'Allah. <rire> no escape. Toute la vie c'est le qada. Vous comprenez Toute la vie c'est le destin. Et de ce fait, on ne peut pas utiliser le destin comme excuse. Autre chose Est-ce que le destin, on le connaît à l'avance Pour les gens qui disent, par exemple, je ne fais pas la salet parce que Allah n'a pas écrit que je fasse la salette. Le jour où Allah va écrire que je commence à faire la salet, je vais commencer à faire la salette. L'argument en tant que tel ne se tient pas pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est numéro un, comme on a dit tout à l'heure, si tu es, si c'était logique, tu dois l'extrapoler et l'appliquer à tous les aspects de ta vie. Je suis assis sur ma chaise, je vais dire, j'ai faim, j'ai vraiment faim. Je vais mourir de faim. Quelqu'un va me dire, alors, viens, viens manger, va chercher de la nourriture, va acheter. Non, non, non, je peux. Pas. Non, quand ça va être écrit dans le qadar que je vais manger, Inch'Allah, je vais manger. T'en fais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça ou bien que dès qu'on a faim, là, on va faire tout, là. Il y a des gens, ils vont pousser comme ça dans les villes pour être le premier, ils vont être le premier à manger, manger plus. Il y en a même, lorsqu'ils ne trouvent pas de quoi manger, du halal, vont chercher le haram, vont voler de l'argent, tous les moyens sont bons. Pour la dunya. Mais pour les choses reliées à la, à la foi et à la religion, ah je ne fais pas la salade parce que Allah n'a pas écrit. Le jour où Allah va écrire, va faire l'argument ne se tient pas. Deuxième chose aussi, est-ce que le qadar, on le connaît à l'avance Est-ce que le destin, tu le connais à l'avance Non. Impossible. On ne connaît jamais le destin à l'avance. Le destin, on le découvre à chaque seconde. On est en train de de découvrir ce que Allah il a écrit pour nous. Moi, qui suis venu aujourd'hui pour faire ce cours, est-ce que je sais qu -ce, tout ce que je vais dire d'ici la fin du cours Est-ce que je le connais Non, non. J'ai planifié de parler de certaines choses. Mais je ne sais pas, peut-être je vais oublier des choses. Peut-être je vais mal m'exprimer sur certains points, me rappeler d'autres points, d'autres personnes vont poser des questions. Vous comprenez Donc le qadar on le découvre à chaque seconde. Vu que le qadar, vu que ce que Allah il a écrit pour nous nous est inconnu à l'avance, ça ne peut pas être une excuse pour nos actions. Parce que oui, si c'était, si toi tu étais un prophète, excusez-moi, ça ne se peut pas que ça arrive, mais on est en train d'expliquer un peu La logique qui est derrière. Si toi, tu étais un prophète et que tu as reçu la révélation que toi, telle bonne œuvre, que toi, tu ne vas pas faire la salette, là, tu vas dire, ah, j'ai reçu la révélation, je le sais à l'avance que c'est écrit dans le qadr que je ne vais pas faire la salette. Là, peut-être l'argument va se tenir. Mais le qadr nous est inconnu. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas de façon positive et tu vas dire, moi, je vais faire la salette parce que Allah il a écrit que je vais faire la salette. Vous voyez la différence entre dire « Moi, je ne fais pas la salat parce que Allah n'a pas encore écrit que je fasse la salat. » Pourquoi est-ce que je ne vais pas dire « Je vais faire la salat maintenant parce que Allah il a écrit que je vais faire la salat. » Aussi simple que ça. Donc, le qadar, les savants ils disent, le destin, on ne l'utilise pas comme excuse dans « Al-Ma'ayb », dans nos imperfections, dans nos mauvaises œuvres comme justification. On l'utilise comme excuse Écoutez bien ça, c'est intéressant Le qadar, on l'utilise comme excuse dans quoi Face aux catastrophes ou bien aux mauvaises expériences de la vie Ça veut dire, lorsque je tombe malade Lorsque j'attrape un froid Est-ce que j'ai le droit de dire ici en tant que musulman « Oh, pourquoi est-ce que j'ai attrapé un froid ?» J'aurais dû me couvrir un peu plus ici, j'aurais dû sortir une heure plus tard, j'aurais dû mettre telle chose en plus, un, moto, un manteau plus épais. Est-ce que, est que je parle de ce genre de choses Non, le prophète S.A.S.M. l'a dit que dans ce genre de situation, on ne dit pas « l'eau »« Si seulement j'aurais dû »« L'eau taftahou amala parce que ça va ouvrir la porte de al Des mauvaises réflexions qui vont mener à autre chose. Là, je vais dire « qaddarallahu wa machaa »« Fa'al »« Si je tombe malade, ça arrive de tomber malade. »« Ça arrive. »« J'ai eu un accident avec mon auto. »« Alhamdoulilah, je suis en... » santé, mais j'ai eu des dégâts sur mon véhicule. ce que je veux dire, oh, j'aurais dû finalement sortir 15 minutes plus tôt, ou bien 15 minutes plus tard. Non. J'aurais dû, dû réduire la vitesse grandement, autre chose. Sauf si, bien sûr, attention, oui. sauf si, sauf si tu conduisais d'une façon qui était irresponsable. Ça veut dire, à ah, vitesse qui serait trop haute pour ta situation parce que Allah Azza wa il nous interdit de se mettre en danger parce que là ça devient un péché ça devient une désobéissance d'Allah tu as mis ta vie en risque sans justification c'est différent mais si tu conduisais de façon normale et que tu as eu un accident tu vas dire c'est qadarullah on ne peut pas échapper aux difficultés de la vie et aux incidents de la vie donc lorsqu'on a des incidents Là, on utilise le qadar comme excuse. Lorsqu'on fait des erreurs volontairement avec notre propre choix, là, on n'utilise pas le qadar. Qu'est-ce qu'on fait On fait la tawba, on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la question du qadar est claire un peu C'est un grand sujet, bien sûr, mais est-ce que, est que ça clarifie au moins les grands points Oui. Salam aleykum. Tariq, il y a pas de problème. Ça sera ça sera déjà que tu vas parler. Et vraiment Vic sera ce que tu vas pouvoir si on est en Normandie. Nadia euh il va souper on a on a Nana il a sauté mais on a la fièvre. Non. Souper parce que Nadia elle Exactement. il y a toujours une sagesse même lorsqu'il lorsqu y a des incidents il faut toujours regarder l'aspect qui est l'aspect qui est positif vous comprenez même des fois des choses qui en apparence n'ont aucun sens des choses qui en apparence n'ont aucun sens je vais vous dire juste une expérience personnelle Cette semaine ainsi que la semaine dernière, aujourd'hui vendredi ainsi que le vendredi dernier, j'ai eu la même chose qui s'est répétée et pas de façon volontaire, je fais de mon mieux mais ça arrive exactement de la même chose. En sortant de ma maison pour venir à la halaqa aujourd'hui, ainsi que la semaine dernière, en sortant de ma maison pour aller à la halaqa ailleurs, j'avais une halaqa ailleurs à faire, mon but c'est d'attraper le dernier train qui passe devant chez moi qui est à 17h12 la semaine dernière ainsi qu'aujourd'hui je le rate de exactement 30 secondes ça veut dire je, je, je suis là et le train il, il part tout simplement parce que j'ai pas le temps d'aller de, de l'autre côté ce n'est pas par ce n'est pas parce que j'attends la dernière minute non, c'est parce que comme j'ai expliqué plusieurs fois aux frères et aux sœurs j'ai Salat de Jumu'a Aller très loin pour faire la khutbah Revenir à la maison Faire l'essentiel Ça veut dire ce que je dois faire à la maison Auprès de ma famille ou autre chose Essayer de sortir rapidement Et deux fois de suite Je le rate de 15 ou bien 30 secondes En apparence Ça a l'air comme quelque chose Qui n'a pas de sens C'est quoi la sagesse derrière C'est quoi le... Je vais arriver en retard à la halaqa Je vais prendre un chemin plus long Et ainsi de suite C'est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est éprouvé, on est testé. Peut-être que, si, peut que si ça va se passer cinq, six, sept, huit fois de suite, peut-être que je ne vais plus avoir la patience. je vais dire que je ne vais plus aller à la halaqa. Comprenez Et là, je vais rater l'opportunité de prendre le hadr. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être que qu'en empruntant un chemin plus difficile, la récompense va être plus grande, inshaAllah. Peut-être On ne sait pas, c'est Allah qui c'est subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas tout remettre en question pour dire, oh, pourquoi est-ce que Allah ne m'a pas dit ce que je cherche, ne m'a pas, pas donné ce que je veux, et pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas écrit ça pour moi Dis toujours, Alhamdulillah. Dis toujours Alhamdulillah. Je me rappelle d'avoir donné un exemple semblable à celui-ci. Il y a de cela deux ou trois ans, la halakha du vendredi lorsqu'elle se faisait à l'autre université. Et un exemple comme ça, on avait dit aux frères et aux sœurs que si tu as des petites épreuves, de cette façon, bien de ce genre de choses, tu rates ton train, problème avec ton véhicule, tu perds euh, 10 dollars de ta poche ou autre chose et que tu te poses comme question, c'est quoi la sagesse derrière, pourquoi est-ce que ça m'arrive Le minimum, la réponse la plus simple que tu peux te donner pour comprendre, c'est que tu vas dire l'être humain, tout être humain va être éprouvé dans sa vie. Alhamdulillah, c'est si Allah t'a donné comme épreuve d'avoir un problème avec ton auto ou bien de perdre un dollars de ta poche et que ce n'est pas quelque chose de plus grand vous comprenez juste aujourd'hui après Adjou il y a un frère qui est venu me voir parce que la semaine dernière il a dit ah s'il te plaît fais, tu peux dire au frère de me faire des doa parce que ça se peut que j'ai un problème de santé qui est sérieux et ainsi de suite c'est en train de faire des analyses et tout aujourd'hui il est arrivé et il m'a dit c'est confirmé j'ai le cancer et il a dit faites des doa pour moi et ainsi de suite alors tu vas te dire si Allah ne m'a pas donné la même épreuve que cette personne est-ce que tu préfères rater ton autobus ou bien avoir le cancer dis alhamdulillah parce que tout le monde va être éprouvé ça c'est inévitable il n'y a personne dans cette vie qui n'est pas éprouvé alors que tu sois éprouvé par ce genre de petites choses tu dis alhamdulillah au oh, moins Allah ne m'a pas donné une épreuve qui est plus grande c'est clair donc toujours Allah il a une raison et une sagesse derrière toute chose. Taïm. Nedfa'u al-qadara bil-qadar. Al-qadar, le destin, un exemple très intéressant que l'imam Ibn al-Qa'im, il utilise pour nous l'illustrer et qu'on va le voir plus tard dans ce livre, peut-être dans deux ou trois séances, incha'Allah ta'ala, dans le cadre toujours de la taouba, on va avoir tout, toute une séance pour expliquer et pour aller en détail sur cet exemple. C'est l'exemple du navire Nous, dans cette vie, on est comme un... Notre vie, c'est comme un navire. Le navire au centre et au milieu d'un océan qui est déchaîné. Les vagues, c'est les vagues de Al-Qadr. On va aller dans les détails, Charles Lautan. Mais pour l'instant, on va s'imaginer à l'intérieur de ce navire, le navire de la vie. Et en passant, il y a un autre hadith dans lequel le prophète, alayhi wa sallam, nous a donné comme exemple la vie Que c'est comme un navire. Qui pourrait nous rappeler le hadith C'est quoi Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa dans lequel la vie elle a comme illustration d'être un navire, un bateau. Donc, un groupe de personnes qui sont... Donc, la société, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas en ces mots, mais en train d'expliquer le hadith, La société, c'est comme hein, des personnes qui sont au sein d'un bateau. Il y en a qui font le bien, il y en a qui font le mal. Et ceux qui font le bien, s'ils vont se dire, ceux qui font le mal, ce n'est pas notre problème qu'ils fassent ce qu'ils veulent, là, ils vont faire un grand trou à l'intérieur du bateau et tout le monde va, va couler. Donc, il faut, faut avoir une certaine responsabilité. Donc, dans cette vie, on partage tous le même bateau. Il n'y a pas un bateau seulement pour les croyants, ça n'existe pas. On est éprouvé. Tout le monde est sur le même navire. Lorsqu'il y a des gens qui font des bêtises, d'autres vont souffrir des conséquences. Même les personnes qui sont de bonnes personnes. comme elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, a dit ida kathura Les du prophète صلى "Ya Allah, est-ce qu'on va périr alors qu'il y a..." parmi nous, des gens qui sont sincères, qui sont pieux, qui craignent Allah Azza wa qu'est-ce que le prophète Sallallahu alayhi a dit Il a dit « Oui, si la corruption prend de l'ampleur. » C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas avoir ce sentiment de jalousie envers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que je veux dire, il y a des gens qui font le mal, ce n'est pas de mes affaires, moi je fais le, le bien. Non. Parce que, même si moi je fais le bien, mais si le mal et la corruption prend de l'ampleur, on va tous payer pour les conséquences dans cette vie du bas-monde. Dans la vie de l'au-delà, chacun va être responsable de ses actions. Mais dans cette vie du bas-monde, tout le monde va payer ensemble. L'avenir d'une société, c'est un avenir qui est commun. Ceux qui font le bien ainsi que ceux qui font des bêtises et qui font le mal. Donc là, pour revenir à notre exemple, il dira qu'ibu hada al bahr fi safinati l'amr, wa dhifatuhu musadamatu amwadil qadar, wa mu'aradatuhu Toi, en tant que personne qui est sur ton navire, si tu es le commandant, celui qui va maîtriser le navire en tant que tel, ta fonction c'est quoi C'est de faire face au qadar, au destin, par quoi le qadar il y a le qadar comme on a dit l'avenir la prochaine seconde la prochaine minute de ma vie va me ramener peut-être des surprises des choses auxquelles le je ne m'attendais pas mais moi je dois y faire face de quelle façon avec quoi en utilisant quoi en utilisant le qadar c'est le qadar contre le qadar on va donner un exemple dans le hadith authentique il y avait ta'oun ta'oun c'est une forme de peste donc une maladie qui était euh, comment on appelle ça une maladie contagieuse qui s'est propagée lors du temps de Omar radiyallahu ta'ala grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui était calife dans son temps là un groupe de croyants un grand groupe de croyants était dans une expédition avec Omar radiyallahu ta'ala qui était présent et Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il a demandé qu'on lui cherche l'information. Notre destination vers laquelle on se dirige. Est-ce qu'il y a al Est-ce qu'il y a la peste là-bas Et des gens lui ont confirmé que la peste y était présente. Qu'est-ce qu'il a dit anhu Il a dit, alors on ne va pas se diriger vers cette ville. On ne va pas entrer à l'intérieur de cette ville. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Parce qu'il y a la peste et de ce fait ça peut être contagieuse et augmenter le nombre de personnes qui sont atteintes et qui sont malades. Le fameux principe d'être en quarantaine. Donc là il y a toute une ville qui est dans laquelle la peste est propagée, on ne va pas y entrer. Là il y a certains compagnons qui ont dit à Umar radiyallahu ta'ala anhu Ya Al mu'minin À firaran min Est-ce que tu veux fuir le destin d'Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce qu'il a dit Omar Radhiyallahu Ta'ala anhu? Il a dit: "Nafiru min ila qadarillah." Il a dit: "Enfuis le destin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala vers le destin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala." N'est-ce pas que lorsque tu vois un objet dangereux, tu vois du feu qui se dirige vers toi, tu vas faire quoi? Tu prends la fuite. Tu cherches refuge. Quelqu'un va te dire, « Ya akhi, mais quand même, tu dois croire en le Qadar. Tu fuis le Qadar d'Allah. Oui, tu fuis le Qadar d'Allah, mais vers le Qadar d'Allah. Tant que tu sais que toi, tu ne sors pas de la volonté d'Allah, tu n'échappes pas à la volonté d'Allah, tu es en train de faire la bonne chose. La mauvaise chose à faire, c'est quoi C'est de dire, « Ah, ça c'est le Qadar d'Allah, il a écrit que le feu va se diriger vers moi, alors je vais... » avoir confiance en mes compétences et mes capacités de pouvoir échapper à ça. Et que moi, je sais que je vais être sain et sauf si je vais prendre la fuite. Tu ne sais pas parce que, encore une fois, tu sors du qadar d'Allah, tu rentres dans un autre qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair jusqu'à maintenant Alors, il nous dit, « Il dit imam al-Kailani, وبيا certains appelles al ال... de de de, de Ilani l'un des savants il a dit annasu idha les gens habituellement lorsqu'il arrive à la question de qadar et de al qadaa le destin ils vont s'arrêter parce que les gens ils trouvent que le qadar c'est une question qui est difficile qui est compliquée ne la comprennent pas il a dit illa sauf que pour moi ça c'est un savant qui parle il a dit pour moi personnellement J'ai une fenêtre à travers laquelle je constate un principe intéressant. C'est quoi ce principe Écoutez bien ça. C'est quoi Al-Haqq dans la langue arabe La vérité. Et c'est quoi aussi Al-Haqq Ça réfère à quoi C'est l'un des noms d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces noms, c'est Al-Haqq. Alors il dit ici, Imam al-Jailani rahimahullah, il dit «Moi je fais face au Qadar de al Haq, au destin d'Allah azzawajal, au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par quoi J'y fais face par quoi Bil haqqi lil haqq. J'y fais face, ça veut dire j'oppose le destin d'Allah par le destin d'Allah et par l'assistance d'Allah ». Comprenez-vous Tu fais face au qadr d'Allah, par le qadr d'Allah, et en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas seulement en ayant pleine confiance en tes compétences, mais en ayant le tawakkul, ça veut dire tu as pleine confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aider. C'est pour cela que, lorsqu'on est malade, on fait quoi On va chercher la guérison. La guérison, est-ce que tu es en train de fuir la mort Est-ce que tu es en train de fuir le mal Oui mais tu le fuis vers le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit euh, il y a de cela quelques semaines, je pense lors de la première ou deuxième séance, lorsque je vais voir le médecin, lorsque le médecin me donne un médicament à consommer, est-ce que j'ai le droit de faire ça en islam, en tant que croyant Ou bien est-ce que ça, ça veut dire que je n'ai pas la foi en Allah Selon vous. On a le droit de le faire, mais la condition ici c'est quoi Je dois être dans ce mode que moi, je suis en train de fuir la maladie, de fuir la mort, de fuir le mal, autre chose. De le fuir vers le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce n'est pas une fuite, ce n'est pas le médicament qui va me garantir à 100% que je vais être en santé, que je vais survivre. Comprenez Je prends le médicament, je vais voir le médecin, mais avant tout, je dois avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah veut que le médicament ne va pas m'aider moi personnellement, ne va pas m'être utile, ça ne va pas m'être utile. Et si Allah azzawajal voulait que le médecin à moi personnellement, qu'il ne puisse rien faire, il ne va rien pouvoir faire. C'est pour ça que le signe est le plus simple, quand on parle toujours de la question de coza effet cosa effet l'aخذ بالاسباب ça c'est toujours relatif qu'est-ce que le qadar du destin Allah azza wa jall ne nous demande pas de vivre notre vie selon une vision ésotérique qu'en plusieurs malheureusement plusieurs musulmans non que moi tout ce qui arrive dans ma vie ah c'est pas un problème je suis inquiet de rien du tout c'est Allah qui nous aide Allah subhanahu wa ta'ala Mais tu le dis à deux moments. Avant et après. Entre le avant et l'après, il y a quoi que tu dois faire Poser les actions. Prendre tes mesures. Je ne vais pas sortir à l'extérieur lorsqu'il fait extrêmement froid et je vais mettre un t-shirt et je vais sortir alors qu'il fait moins 30 à l'extérieur. Quelqu'un va me dire « Ah, il fait très froid <rire> !» J'ai confiance en Allah, c'est Allah qui me protège. Là, je suis en train de tester le cadar d'Allah Azod. Vous comprenez Parce que Allah m'a dit que je dois me protéger. Parce que selon les règles de cette vie, de cet univers, le froid intense, si je ne suis pas, si ne suis pas protégé, j'ai de grandes chances d'attraper une maladie. Mais là, avant de me couvrir, j'ai confiance que Allah va me protéger. Et une fois que je vais me couvrir aussi j'ai confiance que c'est Allah qui va me protéger ce n'est pas mes vêtements ou bien mes zabi qabl ou abad. entre les deux tu fais les mesures tu prends tes mesures et tu poses les actions qui sont concrètes en tant que tel écoutez bien cela ikhwan et fi Allah ta'ala wa akhawati ça c'est très important comprenez que Juste une phrase comme ça, juste une phrase comme ça. Elle illustre la crise du, de toute une nation. Ça paraît simple ici. Peut-être on parle le cœur, et le, le, le cœur en action et ainsi de suite. Les gens vont penser, on est en train de s'y parler juste de spiritualité, juste entre toi et entre Allah, un petit moment comme ça de... Non, ça t'explique la vie. Il nous dit ici, « Aradjou le vrai homme ». La vraie personne, le vrai être humain, celui qui est doué de raison, c'est qui al-Qadar. C'est celui qui repousse le qadar en permanence. Il est toujours en train de repousser le qadar. Pas celui qui subit le qadar. Les musulmans aujourd'hui, est-ce qu'ils subissent le qadar ou bien est-ce qu'ils repoussent le qadar Les musulmans en général en tant que nation, pas en tant que personne toi et toi chacun entre lui entre Allah azza Mais le global, notre situation en tant que musulmans, c'est quoi Subissent le qada. C'est pour ça qu'on est toujours réactif de un. C'est pour ça qu'on a toujours un discours de victime. Ils nous font, ils ne nous aiment pas, ils font des plans contre nous, ils vont. Mais nous on a fait quoi On est toujours réactif. On subit le qadar. On n'oppose pas le qadar. On ne va pas dire « On va travailler pour que la prochaine fois, ça ne va pas se passer. » On a pris une leçon. Qu'est-ce que le prophète, il a dit Il a dit « Le croyant ne se fait jamais piquer deux fois du même trou. » Si tu es contre un arbre et qu'il y a une insecte à l'intérieur ou un petit animal, il te pique un petit trou et tu te fais piquer. Si tu vas « Aïe, ça fait mal. » Tu reviens à la même place C'est en problem. La yulldarul mu'minu min duhrin Maratayn C'est ça la vie. La vie c'est que Il y a des règles Qui se répètent toujours. Les musulmans aujourd'hui Subissent le qadar. Ils prennent un coup Après ça Ils vont réagir tout de suite A chaud pourquoi et, pourquoi et ainsi de suite et voilà notre situation Et on nous fait Quelques jours plus tard Ils reviennent à Amman. Situation, refroidir. Là, ils attendent la même piqûre qui va venir de la même façon. Et ils ressortent. Que ce soit ailleurs ou ici. Ici, regardez, notre communauté qui est ici, depuis, au moins, si on parle d'une communauté qui, ça veut dire en termes de nombre, est assez grande, on est en train de parler au moins une vingtaine d'années. Depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à parler de la même chose les médias ils disent sur nous et les médias il faut trouver les médias et les médias et les médias et il faudrait aucun pas vers l'avance vers, vers, vers, vers l'avant pourquoi parce que on ne repousse pas le qadar et on a dit tout à l'heure que dans cette vie وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ bi bad. تَدَفْعُ la vie c'est toujours des gens qui poussent ça ne va jamais s'arrêter tu ne vas pas dire ah c'est point mort maintenant va, tout le monde va prendre repos Non, toi tu t'arrêtes pour prendre repos, quelqu'un vient pour te pousser vers l'arrière. It's life. C'est la réalité de la vie. Ceux qui ne prennent pas les esbèbes, ceux qui ne repoussent pas le qadar d'Allah, par le qadar d'Allah, ceux qui ne sont pas proactifs, vont toujours subir. Vous savez, une fois je lisais quelque chose, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a fait en sorte que le monde occidental commence à avoir ce qu'on pourrait dire presque des années-lumière d'avancée par rapport à ce qu'on appelle le monde du Tiers-Monde. C'est quoi, quoi le point de l'histoire qui a fait en sorte que l'écart est devenu très évident À Colonisation, mais avant ça, pourquoi, pourquoi est-ce que le monde occidental a trouvé ça tellement facile de coloniser des, des terres entières, que ce soit en Afrique ou bien en Asie ou autre chose C'est Qu -ce, quoi qui a fait la différence hmm? Connaissance, tu te rapproches. L'éducation, on se rapproche quelque chose de, de concret c'est un événement bien spécifique de l'histoire vous avez tous étudié l'histoire vous le connaissez la révolution industrielle ok c'est ça ce qui a creusé un grand écart les gens toujours se déplaçaient en cheval et ainsi de suite là tout à coup il y a une civilisation qui commence à fonctionner avec des machines et tout qui commence à prendre de l'avancée à chaque fois que ce qu'on appelle encore une fois le monde du tiers monde il essaye de rattraper le monde occidental encore avancer encore plus. Écoutez bien cela. là J'étais en train de lire, dans, de lire dans un livre de gestion et de philo, philosophie de travail et de productivité, et ainsi de suite. Je peux même, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça va me prendre quelques temps pour retrouver la, la référence. Inch'Allah, oui. Non, non, non, c'est pas ça. C'est un livre, c'est pas, pas un livre islamique ou musulman. C'est un livre, rien à voir avec l'islam. Ok Un livre de, encore une fois, de, comment est-ce qu'on peut dire ça Soit la philosophie de travail, de productivité. Pourquoi est-ce que l'être humain, il travaille L'auteur de ce livre, qui est un auteur très connu dans ce domaine, mort il y a de cela un siècle ou plus, il a dit que le point qui a donné naissance à la révolution industrielle, c'est la naissance ou bien l'apparition des protestants. Pourquoi Parce que pendant des siècles, les chrétiens, ils disaient que travailler, ce n'est pas la chose la plus importante. Parce que ta richesse, Dieu va te l'accorder. Les protestants sont arrivés ils ont dit Non, non, non, non. Best thing for God is to work. La même chose, la meilleure chose auprès de Dieu, c'est quoi? C'est de bosser, de travailler. Donc, là de la religion qui te disait que ce n'est pas important de travailler, la religion c'est devenu de tu dois travailler, c'est très important de travailler. On ne va pas entrer dans un débat entre chrétiens et chrétiens, ok ça, On va laisser ça pour ces deux courants. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, en islam, il a toujours été évident, dans notre religion, depuis le jour 1, que Allah subhanahu wa ta'ala aime le travail. Le travail dans le bon sens, ça veut dire le travail qui est productif, pas n'importe quel travail. Et pas seulement le travail, Allah azza wa il aime que le croyant soit fasse de son mieux, qu'il soit bienfaisant. « Inna Allah yuhibbu, iza amila ahadukum amalan an Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Que Allah azza wa aime que lorsque l'un de vous il fasse une action, qu'il la fasse avec perfection. Pas seulement que tu fasses le travail, mais que tu le fasses avec perfection. Plus loin que cela, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith authentique Écoutez bien ce hadith et vous allez me dire c'est quoi qui sépare les musulmans, pas de l'occident, mais c'est quoi qui sépare encore plus les musulmans de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam le, le nombre d'années lumière qui nous sépare notre état ici et le, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit idha qamat si c'est la fin des temps maintenant on va te dire khalas qiyamah c'est la fin des temps dans la prochaine minute ça va être al-akhirah c'est l'apocalypse ce monde ne va plus exister ça c'est hadith authentique du prophète sallallahu il dit le prophète sallallahu Wa fi a hadikum et que dans la main de l'un parmi vous il y a facile, fasila ça veut dire c'est c'est comme un palmier qui est un, un, un petit palmier qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que tu dois faire tu dois le planter falli est-ce que ça va servir à quelque chose directement là Est-ce qu'il va y avoir des dates qui vont sortir dans la prochaine minute avant la fin des temps Est-ce que quelqu'un va manger Non. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut quand même que tu fasses ton travail. Tu ne vas pas être seulement quelqu'un de matériel. Je cherche le résultat tout de suite, sinon je ne fais rien. Vous comprenez Est-ce que les musulmans aujourd'hui pensent comme ça Proche de ça Non. Très loin de ça. Même dans les choses qui sont reliées à notre religion, passons, sans, sans parler aussi de la dunia, révolution industrielle et tout, là t'es parti trop loin. Même les choses directement reliées à la religion. Les gens vont te dire, ouais, mais quelle idée que tu proposes Tu sais combien ça va nous prendre Ça va nous prendre un mois pour avoir des résultats. Ça va nous prendre une année, cinq ans. Les gens ne veulent pas travailler veulent pas agir veulent qu'il y ait des solutions miracles tout de suite sinon on laisse ça à Allah subhanahu wa tu peux laisser ça à Allah pour le restant de ta vie parce que celui qui ne fait pas son travail Allah Azza wa il ne va pas être avec lui Allah Allah est avec ceux qui craignent Allah et ceux qui sont bienfaisants qui font les actions et qui les font bien celui qui ne fait rien attends toute ta vie Que Allah soit avec toi, tu ne vas pas, être, ne vas pas avoir Allah subhanahu wa ta'ala avec toi Allah, ce qui explique notre situation aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais pourquoi nous on dit que l'islam c'est la religion de la vérité et que Allah est avec les croyants et tout et tout et tout et que nous on fait des du'a chaque année, à chaque ramadan et on fait des du'a, et on fait des sadaqa et tout il n'y a rien qui arrive, il n'y a aucun changement qui arrive. Parce que tu as mal compris entre guillemets, le jeu de la vie. Le jeu de la vie, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est après avoir le fameux concept de Baraka, Allah va te mettre la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est après que tu fasses tes... Tu prends tes mesures. comprenez La bénédiction, c'est pas tu vas t'asseoir chez toi et tu attends que la richesse te tombe du ciel. Il n'y a pas ça. C'est pour ça que ce genre de bénédiction n'existe que dans les pays les plus dans le monde musulman les pays les plus pauvres et ainsi de suite dans lesquels les gens vont voir quelqu'un il va te, va te prendre un peu de l'eau il va te dire que ça c'est un peu d'eau il va lire un peu de Coran il va jeter sur toi pour que en espérant que tu vas réussir après ça tu vas avoir de la richesse tu vas avoir alors que toi tu fais rien tu vas rien avoir la baraka le zik, ainsi de suite ça c'est lorsque tu fais tes actions tu fais ce que tu es capable de faire après ça tu dis Tawakkale-toi à Allah. Là, tu vas voir la bénédiction. Parce que là, les résultats que toi, tu vas avoir, ça ne va pas être les résultats d'une autre personne qui ne fait que poser des actions. Non. Allah subhanahu wa ta'ala va te multiplier le résultat. Va multiplier les fruits d'autant résultat. Lorsque, lorsque, un homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète alayhi salatu wa parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi est-ce que tu as laissé ton animal qui n'est pas attaché Il a dit, parce que moi j'ai confiance en Allah. Il n'y a personne qui va le voler et il va pas partir. J'ai confiance en Allah. Qu'est-ce que le prophète, il a dit Attache-le et après ça, aie confiance en Allah. Vous comprenez Parce que même si tu l'attaches, même si tu as ton système de sécurité et ainsi de suite, ton système d'alarme et tes caméras de surveillance et tout, si Allah veut que le mal va t'arriver, ça va t'arriver. Mais là, Tu vas prendre tes mesures Mais les ulama, les savants ils disent Qu'une fois que tu prends tes mesures Ton cœur n'est pas relié aux mesures Ton cœur il est relié à Allah subhanahu wa ta'ala C'est ça les deux, dangers. les deux dangers Vous savez que le monde occidental selon vous C'est un monde qui est basé sur le concret ou bien sur l'abstrait Le concret Sur le matériel ou bien sur le spirituel hum? Matériel C'est un monde Qu'on va retrouver comme étant décrit la psychologie en tant que, en tant que telle de ce monde est décrit dans certains versets du Coran. C'est pas tous les versets en parlant, en passant, c'est pas tous les versets qui parlent de tous les êtres humains. Certains versets parlent de certaines catégories, d'autres versets parlent de d'autres catégories. Allah azawajalla dit par exemple à propos de ce genre de personnes, les gens qui sont très matériels, feriho bima'indahum mina al-'ilm sont très satisfaits de leur connaissance. Je vais dire que moi, ma connaissance, les mesures que j'ai, la puissance que j'ai, il n'y a personne qui peut y faire face. Alors là, dans ce genre de choses, Allah azaudé, il dit, ⁇ Fait-et-el humounlahum inhaythulem, yahtesibou ⁇ Là, toutes ces mesures, toute cette connaissance, toute la technologie parfois, elle ne sert plus à rien en un seul moment parce que, oh, on avait oublié un petit. Détail, et c'est à travers ce détail que le qadar d'Allah Azza wa il est passé. Les cultures orientales en général, est-ce qu'elles sont plus spirituelles ou bien plus matérielles Plus spirituelles. ne parle pas des cultures orientales seulement Moyen-Orient. Culture orientale en général, ça veut dire même l'Asie, la Chine et ainsi de suite, les gens sont beaucoup plus dans le spirituel que dans le matériel, dans leurs coutumes, dans leurs cultures et ainsi de suite. Et ces deux pôles, en vérité, font partie de la religion d'Allah. La religion d'Allah, le vrai croyant, le vrai musulman, il est spirituel et matériel en même temps. C'est cette capacité d'avoir la balance entre les deux. Les musulmans aujourd'hui, comme on a dit, il y a la grande majorité qui a la, cette culture de tiers-monde qui est purement, on ne va même pas dire spirituel, mais ésotérique, ça veut dire « al-bawatin »,« attendre des miracles »,« attendre des choses bizarres qui vont se passer », Euh, tu ne fais rien pendant toute ta vie après ça tu vas venir comme les gens qui viennent toujours cogner à la mosquée j'ai besoin de quelqu'un pour me faire ruqya je me sens pas bien ruqya c'est pas c'est pas une solution miracle la ruqya parce que allah il a dit ou man a'rada an dikri fa inna lahu ma'isha dhan si tu oublies allah si tu fais pas ta prière tu fais pas ta salat tu fais pas ton dikr tu lis pas le coran tu vas être triste tu ne vas pas te sentir bien il y a aucune ruqya qui va être une solution miracle pour toi Mais si tu fais tous tes devoirs et qu'après ça tu vas demander à Roukiah, Roukiah, ça va être là comme dernier renforcement. Et il y a des musulmans qui sont, en général les musulmans, al-inhizamiyul, qui, eux, halas, ils ont posé leurs mains comme ça, ils ont dit, finalement le monde occidental est meilleur que nous et que notre religion, ça ne sert à rien et tout. Ça, c'est les gens qui sont passés vers l'autre pôle, qui est le purement matériel. Ça c'est le genre de personnes Qui ont dit à certains savants Certains savants Ils ont reçu ce genre de commentaires Et il y a des commentaires semblables Qui continuent à passer jusqu'à aujourd'hui Qui sont des commentaires qui n'ont pas de sens Ah les occidentaux sont montés vers la lune Et vous vous êtes en toujours en train de parler D'un hadith et de Bukhari et de Muslim et tout Ben vas-y monte vers la lune Si tu penses que ceux qui sont dans les hadiths Ou bien dans le Coran Bien dans le que la jurisprudence ou autre chose, c'est à cause d'eux de que toi, tu n'es pas monté vers la lune. Bismillah, monte vers la lune. Sois un bon exemple. Et on va te suivre. Vous comprenez C'est cet équilibre entre les deux. Et cette différence dans la, dans la psychologie, elle est importante, la psychologie de l'être humain. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens parfois qui posent, on sait que, le, est-ce que le shaitan, il existe Oui, il existe. Est-ce que les djinns, ils existent Oui. Est-ce que le mauvais œil, c'est une vérité aïm? Oui, ça existe. La jalousie qui est négative, ça veut dire vouloir le mal pour l'autre. Tout ça, ça existe. Il y a des gens qui disent, par exemple, la magie. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois plus à ce genre de choses. Pourquoi Parce que regarde, en Occident, on n'entend jamais parler de ce genre de choses. Combien de fois lors de votre vie avez-vous entendu parler d'un Américain ou bien d'un Allemand ou autre chose qui a dit « Quelqu'un m'a fait un mauvais œil à cause de sage. » L'explication, Wallahu ta'ala a'lam, de ce phénomène, c'est que l'être humain, comme on a dit, de par son potentiel, il a une puissance matérielle et une puissance spirituel. L'être humain occidental typique peut avoir des exceptions, mais l'être humain occidental typique, lorsqu'il n'aime pas une autre personne, lorsqu'il veut faire du mal à l'autre personne, sa concentration va être sur quoi? Sur le matériel. Les plans matériels, al Qaïd, qu'est-ce que je peux lui faire comme mal? Comprenez? Tout le travail est planifié sur des actions concrètes. L'être humain oriental, encore une fois, quand on dit oriental, ce n'est pas l'arabe. On ne parle pas du Moyen-Orient, on parle de l'oriental en général. Typique, il y a des exceptions, mais l'être humain oriental typique, lorsqu'il veut faire du mal à autrui, sa concentration est plus vers son potentiel qui est... Spirituel. Quand on dit encore une fois spirituel, il faut faire la distinction entre spirituel et immanent. Et la foi, c'est pas tout spirituel qui est la foi. Et spirituel qui est relié à, aux esprits. Ça veut dire le djinnee, Satan et ainsi de suite. C'est pour ça que si vous allez dans certains pays, je, je veux pas nommer, nommer des exemples pour que les gens soient pas frustrés, mais dans certains pays, vraiment là, si quelqu'un est jaloux de toi, là, tout de suite, l'effet va sortir tout de suite. Les questions, les questions de magie, les questions, c'est incroyable, c'est super présent. Si on te déclare la guerre, ça va être la guerre. Ça veut dire que tu dois être jour et nuit en train de faire le dhikr d'Allah, et ayatul kursi et tout, pour bien être protégé. Vous comprenez Ce n'est pas qu'en Occident, il n'y a pas de djinn, ou en Occident, qu'il n'y a pas de potentiel de magie ou autre chose. C'est juste que la concentration de cet être humain, son intention, sa volonté est plus basée, et plus dirigée vers son potentiel matériel. Alors qu'ailleurs, c'est autre chose, mais ça reste que tout ça c'est des vérités que Allah il a établi dans cet univers. T'ailles, ah, il est quelle heure, InshaAllah, pour ne pas trop rester. T'ailles, notre dix minutes, inshallah Taala, <coughs> et on va terminer. Et le Prophète صلى الله عليه il a dit dans le hadith authentique Inna dua aw al-Bala'. La ya'tali jari bayna sama'i wal ard Al -du du'a Du'a, c'est les invocations Lorsqu'on fait les invocations Est-ce que est n'importe quelle invocation Qui va être utile Est-ce que l'invocation va toujours avoir son effet Non, pourquoi C'est quoi, quoi l'une des conditions Qui fait en sorte que l'invocation Va avoir un effet qui est positif Qui pourrait nous citer Taqwa, quoi d'autre Allez, rapidement, pour ne pas rester trop, trop longtemps. Sincérité, quoi d'autre Sincérité ici, taïf, on, on, va, on va prendre ça comme réponse, si la sincérité, c'est dans le sens de la présence du cœur. C'est ça que tu voulais dire C'est exactement ça, ce que le prophète sallallahu alayhi wa a dit. Il a dit que Allah, ou bien si je me rappelle bien, c'est les paroles de Omar, je me rappelle pas si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Omar. Afouane Omar Barakallahu fiq. Que Allah, il ne répond pas à l'invocation de celui qui fait l'invocation alors que son cœur, il est absent vous comprenez si je suis en train de dire Allah pardonne-moi mes péchés là je suis en train de passer penser à mes vacances la semaine prochaine où est-ce que je partirai Allah pardonne-moi mes péchés. est-ce que cette invocation elle est utile non c'est exactement ça ce qu'on disait maintenant ça veut dire mon, mon potentiel qui est à l'intérieur il n'est pas présent de ce fait mon spirituel ne va pas avoir d'impact mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit le dua l'invocation il parlait ici de l'invocation qui est sincère qui est pour Allah qui est avec un cœur qui est présent, c'est comme si elle, comme on dit de nos jours, ou bien ici au Québec, c'est comme si elle se chicane avec le qadar. Elle repousse, pas par le qadar, pour être plus précis, « albala ».« Bala, bala » ça veut dire les épreuves, le mauvais qadar. L'invocation, elle, le repousse, et le qadar, il repousse. « Bain as-sama iwa al-ard »« Entre le ciel et la terre » C'est important ici pour comprendre bien ce concept de al qada. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que parfois il a, Allah Azza wa Jalla a écrit une épreuve pour toi. Du mal qui va t'arriver. Ça descend. Et ton doua, il monte « Oh Allah, protège-moi du mal de cette journée. »« Allahuma inya as'aluka khayra hadha al-yawmi wa khayra ma fihi wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika micharri hadha al-yawmi wa sharrima fihi wa sharrima ba'da. » Ton doua, ton invocation Elle est en train de repousser ce, cette épreuve. Qui va l'emporter En fin de compte, ça dépend de plusieurs choses que Allah Azzawajal, Il connaît, que nous n'en connaissons pas. Mais parmi les choses que nous en connaissons, c'est entre autres le degré de puissance de ton de sincérité, face aussi à l'esbèb, ce qui a causé ce balais, ou bien cette épreuve qui va descendre sur toi. Si cette épreuve elle a été écrite par Allah comme punition pour la personne parce qu'elle a fait du mal à autrui, ça va être puissant. Ça va peut-être demander un doa qui est beaucoup plus puissant pour la repousser. Vous comprenez Repousser peut-être ça va vouloir dire la, la réduire. Ça va arriver. Mais ça va arriver de façon qui est moins forte. C'est ce qu'on appelle repousser le qada par le qada. C'est pour cela que parfois quelqu'un va dire mais moi j'ai vraiment demandé à Allah écoutez bien ça quelqu'un va dire j'ai vraiment demandé à Allah ce matin qu'il me protège du mal de cette journée et je sais que j'étais sincère dans mon doigt et quand même j'ai eu un incident quelque chose s'est passé lors de ma journée pourquoi il y avait, il y avait un incident il y avait un iptila une épreuve qui descendait sur toi qui avait certaines causes qui étaient puissantes comme on l'a dit soit que la personne elle a commis un péché, qu'elle a fait du mal à autrui, qu'une autre personne a fait un dua contre moi parce qu'il était opprimé, parce que j'étais injuste envers cette personne, vous comprenez Et que mon dua contre l'autre dua, dua, ou bien contre le qadar, et c'est cet incident qui était dans le qadar qui l'a emporté sur mon dua, parce que mon dua n'était pas, même s'il était sincère, mais n'était pas aussi fort pour annuler complètement l'incident. Et peut-être que si je n'avais pas fait le dua, cet incident aurait été beaucoup plus grave avec de plus grandes conséquences. Tu T'avais une question Oui. Est-ce qu'il est possible d'attaquer spirituellement quelqu'un qui a un mindset plus matérialiste Tout à fait. Notre frère il demande, est-ce qu'on peut attaquer spirituellement quelqu'un qui a un mindset qui est plus matérialiste Oui, mais comme on a dit, le minimum d'équilibre doit toujours être présent dans le cas du croyant. Ça veut dire que je ne peux pas dire « Moi, je ne vais rien faire pour me défendre parce que l'autre personne, elle est matérielle, mais je vais faire dua. » Non. Je dois, il doit y avoir un certain minimum des deux. Mais dans ma situation, parce que je n'ai pas accès à beaucoup de matériel, ça peut être c'est de spirituel qui va l'emporter. Ça, c'est dans le cas, par exemple, de Ça, ça c'est une très très, très très bonne question parce que ça s'applique dans les cas dans lesquels on ne peut rien faire, on est trop faible. Quelqu'un te cherche du mal, mais tu es trop faible. Qu'est ce que tu fais? Est-ce que tu lâches complètement? Non, faut jamais lâcher. Fais le minimum, même si c'est de te défendre avec cette crise. Mais là tu vas amplifier ta force avec ton tawakkul que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Allahi tawakkalna. Écoutez bien ça. Moïse alayhi salam Moïse lorsqu'il a eu Pharaon, le Pharaon qui le poursuivait. Moïse, il a pris la fuite, là il est devant la mer qui est juste devant lui. Et son ennemi qui est juste derrière derrière lui. Il ne peut rien faire dans cette situation. En termes de calcul matériel, quelqu'un qui est purement matérialiste va te dire, t'as perdu le jeu. C'est perdu. Plus rien à faire. قال Ashabu Musa inna lamudraku Le peuple de Musa, ils ont dit, fini, ils vont nous rattraper. Qu'est-ce qu'il a dit Musa a.s Kalla inna ma'ya rabbi sayahdine. Là, il a fait de son mieux. Mais là, il arrive à C'est l'impasse, il n'y a rien à faire en apparence. Il a dit Allah est avec moi et il va me guider. Ça veut dire qu'il va me guider vers une solution. Là, c'est le spirituel qui l'a emporté. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla lui a demandé de faire Al-Bah, Fanfa Laqafah al Allah Azza wa Jalla lui a dit qu'avec ta canne, tu vas frapper l'eau de la mer et de l'océan. Est-ce que Allah lui a dit fais rien l'eau va s'ouvrir par elle-même? Non, fais quand même quelque chose. Vous comprenez? Même les miracles arrivent avec un certain aspect, un certain minimum de matériel, d'action. Même les miracles. Allah n'a pas dit à Moïse à Moussa alayhi salam regarde la mer elle va s'ouvrir et vous allez passer. Non, fais. Toujours un minimum d'action. Maryam, a.s. Marie, lorsqu'elle n'a rien trouvé pour manger, pour se nourrir, imaginez une, une mère qui était enceinte et que là, elle cherche pour pouvoir se nourrir. La seule chose devant elle, c'est quoi Un grand palmier. Que, comment est-ce qu'elle va monter vers le haut pour amener des dates Ça demande de la force. Est-ce que Allah azaodé dit Regarde les dates et elles vont tomber sur toi. Non. <coughs> Fais quelque chose. Pousse le tronc de l'arbre. Fais-le vibrer. En apparence, ça ne sert à rien. Fais quelque chose. Lorsque tu te sens que tu es impuissant, Tawakkal al Allah, dit Bismillah, et fais quelque chose, fais n'importe quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider si tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne rien faire et attendre des miracles qui vont arriver. Non. Même les miracles n'arrivent pas de cette façon. Est-ce que ça répond un peu à ta question Oui. Pour finir in shallah ta'ala un dernier point. Il dit Daf'u'l <t> qadari bil qadari nau'an <'en> Repousser le qadar par le qadar prendre situation nummer 1 def'ul qadar illadhi qad in aqadat asbahu wa lamma yaqa' kadaf' al har wa situation 1 C'est repousser repousser un mal du qadar pour lequel les signes sont visibles khalas Toutes les conditions sont réunies pour que ce mal va arriver. Qu'est-ce que tu dois faire ici Tu dois te préparer à l'affronter. Le fameux épisode d'ouragan qui arrive toujours aux États-Unis et que la CNN va vous parler pendant trois jours, va vous montrer tout le monde qui est en train de mettre des plaques dans leurs fenêtres comme ça pour préparer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici Repousser un cador. Est-ce que le qadar est arrivé Non. Mais les conditions sont réunies. La science, elle a dit qu'il va y avoir un ouragan qui se dirige vers vous, et ainsi de suite. Là, les gens sont en train de prendre des mesures. Comprenez Et là, le mal, ce n'est pas ces mesures. Parce qu'il y a... Le problème ici, c'est qu'il y a plusieurs musulmans qui vont dire, regarde ces gens-là, ils n'ont pas confiance en Allah, ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas la bonne chose. Mais la, bonne chose, pas les me... le... la mauvaise chose, ce n'est pas les mesures que ces gens-là sont en train de faire. La mauvaise chose, c'est s'ils n'ont pas confiance en Allah et s'ils si ont confiance pleinement en leurs actions, seulement est de ne pas avoir tawakul en Allah azza wa même si en passant, quelqu'un qui est kafir, est-ce qu'il peut, est qu peut avoir confiance en Allah Ou bien c'est seulement le croyant qui a confiance en Allah Non, même un mécréant peut avoir confiance en Allah si c'est dans une situation de détresse ou autre chose. Le fameux le « fameux in God we trust okay? ». Et Allah Azza wa Jal va aider quelqu'un, même s'il n'est pas un croyant, quelqu'un qui va prendre les esbebs, surtout s'il va demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va répondre à son doua. C'est une fausse chose en passant, c'est une fausse perception que les gens pensent qu'Allah il répond seulement au dua des croyants. Allah, il répond au... Duas De tous Ceux Qui s'adress A lui Subhanahu wa ta'ala Avec un coeur sincère C'est pour ça Allah Azza wa D Vous du mal Des mécréhens de Quraysh Les mouchrikins de Quraysh Qui dans les situations D'aisance Ils oublient Allah Dans les situations De détresse Ils vont Faire duas Et là, Allah Il va les aider Et juste après Ils vont oublier Allah Encore une fois Vous comprenez Donc il ne faut pas Prendre comme truc C'est juste nous Qui faisons des duas Quelqu'un qui peut être kafir Billah azza wa peut faire du'a en situation de détresse et peut-être qu'Allah il va nous répondre à son, à son du'a. Donc si lui il fait du'a et si lui il prend les mesures et que toi tu ne fais pas du'a et toi tu ne prends pas les mesures et que tu vas dire après, ce, après tout cela, Allah, moi je suis musulman et Allah est avec nous. Too bad my friend. Tu vis dans un rêve, tu ne vis pas dans la réalité. Ce n'est pas ça la nature de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une religion de paresse. C'est une religion d'action et avant les actions et après les actions d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, deuxième situation pour finir inshaAllah ta'ala. دَفْعُ <t> الْقَدَرِ <'en> الَّذِي <-t> وَقَعَ <-en> وَاسْتَقَرَّ بِقَدَرٍ آخَرَ يَرْفَعُهُ وَيُزِيلُهُ Deuxième situation, ce n'est pas quand les conditions sont réunies pour que le qadar nous arrive. C'est lorsque le qadar nous est arrivé. Khalas, c'est fini. La situation est là. Est-ce que c'est trop tard pour autant Non. On peut toujours repousser le qadar. Mais là, il faut complètement l'enlever. Comme on a dit, quelqu'un qui est tombé malade. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans une situation vulnérable. Quelqu'un qui est tombé malade. Là, il va repousser ce qadar de la maladie. En prenant, en prenant par exemple des médicaments ou bien en cherchant la guérison autre chose. Et l'autre exemple qui est notre dernier, Inshallah, O Taala, avec lequel pour faire le lien encore une fois avec notre sujet, pour revenir à Tauba et finir avec Tauba Inshallah, O Taala, puisque Tauba comme on a dit, c'est avant et après toute chose. Imam Ibn al Qayim nous dit, c'est lorsque tu commets un péché, est-ce que c'est par le Qadar d'Allah Allez, on va voir si vous avez bien compris le cours d'aujourd'hui lorsque tu commets un péché est-ce que c'est par le qadar d'Allah oui comment ça non est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans cet univers sans la volonté d'Allah non et un péché c'est un événement de, de cette vie de cet univers donc c'est arrivé par le qadar d'Allah ce qu'on a dit tout à l'heure c'est de ne pas utiliser le qadar d'Allah comme excuse grande différence entre les deux choses mais oui c'est arrivé par le qadar d'Allah Le faux, l'erreur, ce n'est pas de croire que, ah, j'ai commis un péché, c'est arrivé par le qadar d'Allah. Ce pas ça le faux, ce pas ça le problème. Ça c'est ta croyance en le qadar, parce qu'il n'y a rien qui sort du contrôle d'Allah Azza wa Jal. Le problème ici, c'est d'utiliser le qadar comme excuse de dire, ah, ce n'est pas grave que j'ai commis un péché parce que c'était par le qadar d'Allah. Alors écoutez bien ça, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans tout ce navire et repoussé le qadar par le qadar, on est sorti, on est par parlé... Pour revenir à la question de tauba pour comprendre justement ce point. J'espère inchallah que ça va être clair inchallah parce que ça c'est comme on dit c'est usara, c'est le résultat, c'est le fruit de toute cette séance inchallah taala. Si moi je commets un péché, oui c'est par le qadar d'Allah mais à la place de dire que ma justification, mon excuse c'est le qadar d'Allah et de ce fait c'est pas grave, il y a rien à faire, c'était le qadar d'Allah. Qu'est-ce que je dois faire lorsqu'il y a un mauvais qadar On va le repousser par un meilleur qadar. Et le meilleur qadar, dans ce cas-là, ça va être quoi Faire le repentir. Vous avez tout compris. C'est clair Un mauvais qadar qui est le péché Oui, c'est le qadar. Mais lorsque ça arrive... Ok, khalas, c'est le qadar, c'est clair. Mais on ne va pas dire... Je n'y peux rien, c'est le qadar d'Allah. Je dois repousser ce qadar avec un autre qadar qui est meilleur. Et l'autre qadar qui est meilleur, c'est la décision de faire le repentir et de devenir une meilleure personne. Est-ce qu'il y a des questions reliées au sujet directement d'aujourd'hui à tout ce qu'on a mentionné. Tout est clair Tja, jag ta'ala till er alla och ta alla xajran, subhanak lammu, illa illa lanta, stakfiruke, wee, tubu illaik.